Trzebien, maintenant on va euh, aborder le chapitre de Al-Masdar. Babu al-Masdar. Le chapitre de Al-Masdar. Al-Masdar, si on traduit littéralement c'est la source. C'est la source, Al-Masdar. D'accord? Al-Masdar, هو l'ismu al-mansobu, الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. Lorsqu'on conjugue le verbe في تصريف الفعل, qu'est-ce qu'on dit? Daraba, yadribu, darban. Donc ce mot, ce troisième, qui vient dans Tasrefilfil, on l'appelle Al-Masdar. D'accord On, on l'appelle Masdar. D'accord Même si cela, c'est un ism. C'est un ism, ce n'est pas un, un verbe. Hein, donc, Daraba, Yadribu, Darban. Donc, et Al-Masdar, il est, Wahua, Qismani, Lafdi, Wa, Ma'nawi. Lafdi, Wa, Ma'nawi. Lafdi, littéral, Wa, Ma'nawi, c'est-à-dire, par le sens, qui rejoint le même sens d'accord? Euh, je l'ai tué, hein, vraiment. C'est-à-dire, si on parle d'une souris, ou bien, donc, euh, donc euh, par exemple, euh, de quelque chose qui l'a permis de, de tuer, on dit, D'accord? Euh, C'est l'exemple donné Ibn Ajrum, Il a mis dans son. مثل ست اكزومب قتلته قتلا ها دكاغ اا قال وافق لفظه لفظ لفظ فعله فهو لفظي ها وان وافق اا دوني ليكزومب قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا دكاغ وقمت وقوفا regardez ces masadir قعودا i وقوفا są z masadir ma'nawia on nie pas ja las tu julousan ou ja las bien kumtu mais on a dit ja las tu ku'udan więc nie jest to le, le, le, le, le même mot więc il correspond le, le kujud, ça correspond el par le sens d'accord le ça correspond à al-qiyam d'accord donc ils se rejoignent <coughs> dans le sens donc c'est un, un masdar qui est ma'nawi c'est un masdar qui est ma'nawi d'accord même si je précise qu'il y a une, une, une légère différence entre jalasa et qa'ada d'accord al-julus C'est-à-dire, après, euh, lorsqu'il était allongé, lorsqu'il était allongé, on va dire, il, est, il, a, il a fait d'abord le jolus. Donc le prophète, il était en train de mettre en garde contre des, des péchés. Hein? Et lorsqu'il est arrivé à chahadassuz zur le faux témoignage de témoigner de quelqu'un en mal, mensongèrement, Il était en train de parler à ses, à ses sahabas. Il était, par exemple, allongé sur le flanc. Pour parler de cette zor il a montré que ça c'est très grave. cest c'est-à-dire de témoigner de quelqu'un en son absence. De témoigner de quelqu'un par le mensonge. pardon, De témoigner de quelqu'un par le mensonge. De dire il a fait telle et telle chose. Alors que lui, il ne l'a pas fait. Hein? Il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Alà wa shahadat al-zoor, Alà wa shahadat al-zoor, Alà wa shahadat al-zoor. Qu'est-ce que l'orawi l'a dit? Il a dit, nous avons dit laïtahou sekhs. Alé-issalatoullâh. Ils ont, ils ont dit, yani musfiqîn à l'âge, yani il, il était en train de mettre en garde sa omma contre cette chose qui shahadat shahada al-zoor. Ils ont dit jusqu'à ce que nous nous, nous avons aimé qu'il se taise, parce qu'il était en train de répéter c'est-à-dire il était en train de mettre en garde contre ce péché donc les musulmans doivent fuir ces péchés et ne pas considérer que ce que, que, que sont des choses qui sont banales Non, donc les choses que la législation a, a, a interdit, interdit qu'il s'agit de les fuir le, donc de s'écarter de ces choses hein, de s'écarter de ces choses pour <coughs> profiter et pour ne pas perdre ces hassanès parce que lorsqu'on fait des œuvres, etc on est en train de construire Hein, mais si on va commettre des péchés on va détruire toutes tout nos oeuvres nos on va détruire et peut-être qu'on va avoir plus de péchés que de, de, de Hassanat donc là il a, il a mis en garde contre cela donc là shahid fait le hadith c'est que ils ont dit c'est à dire c'est la position que la personne va prendre Lorsqu'elle était donc en une position qui est allongée, par exemple, il était donc, donc, euh, sur la position du dos, hein, il était allongé sur son dos ou bien sur son flanc, il va faire joulous. Alors que Al c'est quelque chose de plus avancé que Al Julus. Al c'est il est en, en une position qui est plus proche donc de, de donc pr plus près d'aller de, de, vers le, la position debout. Jalous c'est juste il s'est euh, remis. Il s'est remis et il était en train de mettre en garde contre cette chose. Donc vous avez vu, donc il y a, de toute façon, il y a une différence, une légère <coughs> différence entre ces deux positions. Al-Julous et Al-Qu'oud. Mais pour le moment, nous, qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train d'étudier avec Ibn Ajram rahim Allah, Il a dit, c'est-à-dire, ils ont le même sens. ils ont le même sens. C'est une position, la position assise. D'accord Al-masdar, <coughs> la traduction littérale c'est la source. Al-masdar c'est la source. Très bien. C'est al ism, le nom qui vient en troisième position lorsqu'on conjugue le fé, le verbe. Ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Comme dans darben, il a frappé. Hein? Il frappe. Hein? Une frappe. Darben. Il a frappé une frappe. Une frappe c'est le nom. C'est al-masdar. Pourquoi on dit le maszhar Parce qu'en en, en arabe on considère que l'ism c'est le maszhar de Al-Kalam Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ Allah subhanahu wa ta'ala il a appris à Adam le nom des choses hein? et donc le, la, la source c'est les noms et après donc, le, donc, la, la, la, la, la langue elle, elle, elle, elle, elle s'est développée mais la source c'est le nom maszhar Al-Kalam maszhar Al-Kalimah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 je l'ai chassé, je l'ai exclu, d'accord Elle euh, me fait le mot <coughs> là, d'accord Lorsqu'on son emploi comme ça, elle fait, <coughs> et elle est ce qu'on dit que, ce, que cela c'est elle me fait le mot là, d'accord <coughs> Elle me fait le mot là, qui confirme son agent. Pourquoi on dit Darban C'est pour insister, pour appuyer. C'est pour insister, hein C'est pour appuyer. Et donc c'est, euh, euh, pour appuyer, lorsque Allah subhanahu wa il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ah, Donc là, ça, euh, on ne peut pas aller vers un autre sens. Allah, il a parlé à Moïse. Hein, alors qu'il y a des tawaïfs. Non pas une personne seulement, il a dit cette, cette chose, et personne n'a cru en cette chose. Mais il y a des tawa'if, il y a des groupes qui ont, Euh, euh, donc, euh, été induit en erreur par la parole de ce, de ce al et qui ont dit cette chose, qui ont dit que Allah ne parle pas. Et ils ont essayé de, donc de, de faire quoi, hein? de figer, hein? Ils ont essayé de figer les textes où il y a Kalama. c'est vrai, ils ont dit. C est, c est, c est. Euh, ce n'est pas dans le sens de Al-Kalam, ils, ils ont fait donc un effort pour induire les gens en erreur et pour euh, euh, euh, hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont fait un effort pour donc euh, propager un faux sens, hein. alors qu'Allah s.w.t. Qu Allah, a clarifié la chose dans, dans son livre. Lorsqu'Allah s.w.t. parle à ses serviteurs, il parle dans, dans un langage qui est clair, que tout le monde comprend. En principe, tout le monde comprend le Qur'an-Karim. Celui qui comprend la langue arabe, il comprend les, les sens importants dont il a besoin, de Qur'an-Karim. Lorsqu'on dit maintenant à quelqu'un qui a commencé à apprendre l'arabe, on lui dit Il comprend qu'Allah, il, il a parlé à Moïse. Hein? Et il ne va pas rentrer dans son esprit un autre sens que, que, que, que celui -là. Donc là c'est le euh, c'est le euh, c'est pour faire quoi C'est pour appuyer, hein, Il a dit, c'est pour appuyer, d'accord Qui confirme C'est pour la confirmation, hein, de son agent, hein, de elfil, Takliman. d'accord Et donc le euh, mutlaq qui montre son type ou son nombre, lorsqu'on dit darabshuho darben. C'est-à-dire que cette frappe a été vraiment douloureuse. <coughs> Ou bien lorsqu'on dit c'est-à-dire pour montrer le nombre, pour nombrer, non, montrer la Darabtuhu d'accord? Au et ainsi de suite, d'accord? Euh, exemple: Je laisse Je me suis assis. Hein? Donc j'ai pris une position assise. Je laisse toujours sen. Ou je laisse sen « Je me suis assis d'une manière polie. »« Je me suis assis d'une manière polie. » Parce que le il y a plusieurs postures dans le Il y a plusieurs positions que, que l'on peut prendre. On peut s'asseoir à terre, et on peut s'asseoir sur une chaise, on peut s'asseoir sur un fauteuil, et on peut s'asseoir d'une certaine manière, tout en mettant un pied sur l'autre, et ainsi de suite. Mais il y a al Jalous bi Il y a un Joulous avec un adab. Avec un bon comportement. D'accord Donc là, lorsqu'on dit je laisse ce al Hein Donc qu'est-ce que cela montre Cela va nous expliquer le type, la forme de ce Joulous. Hein? Donc on, on va exclure les autres formes où il n'y a pas l'adab. On ne va pas penser qu'il va mettre un pied sur l'autre. D'accord C'est-à-dire, quelqu'un, un garçon devant son père, il, il est impoli que le garçon, il va mettre cette posture, euh, c'est-à-dire où il va mettre un pied sur l'autre. D'accord Un pied sur l'autre, ça c'est, euh, donc, dans notre euh, tradition, c'est impoli. Ça c'est impoli, on s'assoit devant son père d'une certaine manière. Et les femmes <coughs> euh, Comment Les femmes. Les femmes, c'est ça, elles vont. Plusieurs. Ça c'est très commun avec des femmes. Euh, entre elles? Non. Ça... Devant des hommes? Mais... Ah, ça c'est ma... très mal. Pour... Ça c'est mal pour lui de, de s'asseoir contre devant Et des hommes. Les blanches toujours. Ça c'est normal. Ah, parce que donc euh, ces blanches, euh, c'est-à-dire euh, qui, euh, surtout qui sont donc, euh, euh, ne sont pas des musulmanes, elles, elles, elles ne savent pas. Elles sont des ignorantes en réalité. Hein, ni plus ni moins, c'est des, des ignorants, ils ne savent pas. Et donc on a introduit dans leur tête que ça c'est la civilisation et le progrès, et la liberté ainsi de suite. Et ça c'est des gens qui qui ne savent pas. Elle est exploitée etc. Quand est-ce qu'elle comprend etc. C'est peut-être lorsqu'elle va vieillir, elle va trouver qu'elle a été exploitée par ses idéologies ainsi de suite. Alors que l'islam il a il a protégé la femme, hein, il a protégé la femme, et il lui a donné la valeur en tant que fille, en tant que mère, hein, en tant que sœur, en tant que tante. Hein, il, a, euh, il a fait que, lorsqu'on la demande en mariage, on vient donc, au foyer, hein, non pas qu'on va la rencontrer quelque part et on va les, donc, euh, donc, euh, abuser d'elle. Mais il, a, donc, lui, il lui a donné de la valeur. Hein? Il lui a donné de la valeur. Alors qu'eux, ils exploitent la femme et ils lui disent « regardez ». Ils l'exploitent et ils lui disent « non, on te donne tes droits et ta liberté » ainsi de suite. Non, ce n'est pas une liberté. La liberté, c'est que la, la, la personne soit vraiment libre. C'est-à-dire qu'on va lui donner ses droits. Et non pas la liberté, donc elle est exploitée. Elle est exploitée donc en société. Très bien, donc je laisse toujours seulement adhabi. On a montré le haïa, on a montré la posture. Je laisse toujours seulement dabi Et aussi, je laisse toujours le éni. Dans lors de, de cette assise, je me suis assis deux fois. Je laisse toujours le éni. D'accord C'est-à-dire, on, on montre ici le nombre. J'ai effectué deux assises. Hein, deux, deux assises. J'étais Occupé par une question, je réglais des affaires et je, je, je, je, je m'asseyais de temps à autre. Je laisse au Gilles Cesseigny. D'accord <coughs> Très bien. Euh... <coughs> Très bien. Donc, on va euh... aller maintenant vers euh, cette analyse. Lorsqu'on a dit... ضربته ضربا ضربا ضربا اون دي مفعول مطلق مفعول مطلق لفظي لفظي مؤكد الكونفيرم مؤكد لماذا لعامله الكونفيرم صوناجون ها منصوب ضربته ضربا منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره ها في اخره تري المصدر اي Comme on a dit tout à l'heure, l'afdi wa manawi. L'afdi est celui qui correspond au mot de son verbe. Hein, comme lorsqu'on dit, "feriptu farahan", d'accord? "safertu safaran", d'accord? "feriptu farahan". Donc c'est du même l'afdi, c'est du même mot. "feriptu farahan", "safertu safaran", d'accord? euh, c'est c'est, j'étais joyeux, hein, je me suis réjoui, j'étais content, hein, farahan. D'accord, c'est farto, c'est farahan, j'ai voyagé, j'ai effectué un voyage. Très bien. Et s'il correspond seulement, si al-maslar correspond seulement au sens de son verbe, et non pas à sa lettre, hein, donc il est dit, hein, ma'nawi. Ma'nawi, hein, comme dans, je laisse D'accord Waqumtu wuqufan, qui a été cité par Ibn Ajram Rahim Allah. Je euh, laisse suq'ouden, je me suis assis. D'accord Et, Waqaftu, ou, ou, ou bien, Komtu, ou Kufan, je me suis levé. Hein, je me suis mis dans la position debout. Hein, on peut donc, on dit, Komtu wuqufan, ou bien on peut dire, Waqaftu, Kiyamen. D'accord Très bien. جلس ici donc قعوده comment on analyse مفعول مطلق معنوي سي مفعول مطلق لفظي مفعول مطلق معنوي مؤكد مؤكد لعامله وهو منصوب دكار. Lorsqu'on dit aussi dans un autre exemple, Darabsuhu Lekmen. Je l'ai frappé hein, par des coups de poing. Hein, je lui ai donné donc des frappes, ou bien je l'ai frappé par des coups de poing. D'accord? Darabsuhu Lekmen. D'accord? Par des coups de poing. C'est-à-dire on précise quel type de, de, de, de frappe en, en, je lui ai donné. Est-ce que je l'ai frappé sur le dos, ou bien donc je l'ai frappé au visage. D'ailleurs, c'est interdit de frapper au visage, sauf dans, dans les, les cas de guerre. Hmm? Hein? Mm. Euh, donc, lorsque Allah a dit à dans le Coran Karim, elle m'a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, kafarou. il de trapper au visage. On rien servi de frapper au visage, d'accord? Darabtuhu lekman, je l'ai frappé avec des coups de poing, d'accord? je l'ai humilié avec mépris, tout en le maîtrisant. Ahentuhu, lorsqu'on va par exemple blâmer quelqu'un, eh bien on va euh, donc lui reprocher d'avoir fait une action. Hein, tout en lui montrant le sens de, donc de, du mépris. Eh, ichtikaran. Ce ihtiqaran comme ce lakman c'est un Meféol Motlak, mais Manawi. Non pas la FDI. Donc c'est un Master Manawi. C'est un Master Manawi. Très bien. Donc on se contente de cela pour aussi pour le maf'oul mutlaq Pour le Meféol mutlaq Euh, et donc on va aborder aussi le cas de Darf, Darf Zeman zaman wal-Makan. C'est aussi parmi l'asma' qui se trouve, euh, quoi Qui se trouve euh, Mansouba. C'est parmi euh, Mansouba'at l'asma'at. Et peut-être qu'on va marquer une petite pause avant de continuer, hein, avant de continuer cela. Bismillah.